Unité 7. Leçon 1. Exercice 1. Répondez selon vos habitudes, expériences et préférences. Écoutez pour vérifier. A. Vous utilisez l'ordinateur Oui, je l'utilise. Non, je ne l'utilise pas. B. Vous lisez la presse Oui, je la lis. Non, je ne la lis pas. C. Vous connaissez les pays francophones Oui, je les connais. Non, je ne les connais pas. D. Vous regardez la télévision Oui, je la regarde. Non, je ne la regarde pas. Vous connaissez le cinéma français Oui, je le connais. Non, je ne le connais pas.